Unité 4. Leçon 4. Exercice 1. Travaillez le rythme de la phrase négative. Répondez à la question. Écoutez pour vérifier. Goût. A. Tu aimes la musique électronique Non, je n'aime pas la musique électronique. B. Tu aimes le cinéma Non. Je n'aime pas le cinéma. C. Tu regardes des séries Non, je ne regarde pas de séries. D. Tu vas au théâtre Non, je ne vais pas au théâtre. E. Tu aimes la danse Non, je n'aime pas la danse.